بس يروح مخين دخنا في باب امس مس لا ترتفع ما هو الفسد في الارض كذلك المعاصي المعاصي من الفصل في الأرض وما هو حكم الجاهلية كل ما لسى بمستمد الى الكتاب والا للسلام نعم تابن واصل يقول المولف الرحمه الله تعالى وأن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن وحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جدت به والحديث هذا قد مر معنا في الاربعين النبويه ذكرنا انه ضعيف في الحقيقه كل نبي صلى الله عليه وسلم لديه aucun de vous ne croira ça vraiment تلك استطاعات لن تكونا conforme avec le message سر قسطي ديني دونك هو ضعيف سندا وصحيح معنا Alors, sa chaîne de narration, elle, est faible, mais son sens est correct. Le sens du hadith, il est vrai. Le musulmane doit avoir ses objectifs, ses centres d'intérêt, ses ambitions, et ses plaisirs, il doit les voir en conformité avec l'islam. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Si l'Ismaïm est ce que Allah n'aime pas, ou se met à ne pas aimer ce qu'elle aime c'est problématique c'est qu'il y a un khalal dans l'aqida soit bil bil il ne connait pas la chose ou soit alors qu'il y a une maladie dans le coeur il y a une maladie dans le coeur il y a même des gens ils arrivent à minimiser de la gravité du shirk billah des choses contenues du cirque. Une fois j'ai vu euh une conversation entre deux personnes concernant les mangas. Et tonnaev dit "Non, je ne crois pas que c'est les mangas", mais elle avait raison. Et là c'était différent, différente à euh, choses attendues dans les mangas parmi elles que le contenu du cirque. Alors et l'autre qui défendait Il dit, oui, mais ceux qui, ceux qui lisent les, les, les mangas ne concernent pas le shirk. Ils n'adorent pas le... en tout cas, Allah. Quand ils me disent, bon, shirk, comment ils ont plaisir à lire une chose qui parle de shirk C'est qu'il y a un problème. C'est quand même radie de répondre comme ça, tu vois. Je dis, oui, moi, je n'adore pas, les, tu vois. Comme tu lis, tu achètes des choses qui parlent de shirk. Et tu aimes ça. Alors, ça va, va t'écœurer, normalement. Je ne sais pas si quand demain, quelqu'un, il insulte ta mère, ma salade. tu vas aller à, je sais pas, dans une chanson tu vas l'écouter là carrément tu vas chercher une BD qui est basée sur le Chirc pur et tu dis oui mais moi je ne fais pas de Chirc moi. Donc, je peux lire la BD là tu ne peux pas la lire la BD déjà à la base c'est les dessins et tu as le souhait c'est haram d'accord ensuite les histoires quand bien même ce serait des mangas il n'y a pas de Chirc c'est du mensonge comme des, comme des romans c'est une histoire inventée Donc, t'as pas que ça à faire derrière, euh, voilà. C'est une perte de temps. Et ça comptait toutes les percées qu'il y a là-dedans, tu vois. Comment ça change des mœurs, c'est des comportements. Et le pire, c'est qu'il y a du chiffre dedans. D'accord Il y a du chiffre dedans. Et malgré cela, tu vois, des gens, ils sont des excuses. Pourquoi Parce que leurs passions ne sont pas en conformité avec le message du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent faire ce qu'ils ont envie, ce qui leur plaît. Et après, ils sortent des rilels, si tu es un alili un justificatif qui aurait été son son son socodana socodana c'est un exemple hein, mais un truc comme ça tu vois par autre on parlait de football catalique on te dit ouais mais مثلا euh, euh, moi je j'aime pas juste je le jeu tu vois c'est juste un jeu par exemple tout ce qui savait tout ce qui autour du football là tu connais vraiment l'islam tu délaisserais ça tu as pas de temps à perdre avec ça Tu te joues au foot toi et tes copains en route, là, baisse, Donc, Tu en as haute la basse, m'a fiché. Tu suis les matchs de foot des coureurs, même si c'est pas des coureurs des Musibine ni Harris les Fudjas, non là. C'est pas des مستقيمين. Comment tu t'intéresses à eux Pourquoi tu t'intéresses à eux C'est moi je joue à la base. Ils mettent tes conseils. Je sais ce qu'ils font. Et toi en les regardant on quoi Bah tu les encourages. Tu encourages. Parce que vous dites ce qu'ils font, on sait bien, il faut regarder. Donc plus 0 de plus 0 de, de spectateurs. de supporters et de fans, puis ils vont continuer. Et puis là, chèque. Si personne leur dit, ouais, c'est ce que tu fais, c'est pas bon. On a casé. Donc en vrai, parce que les gens, ils ont pour manier de faire passer leur passion sur la révélation. Voilà, les obélas. Pour les trouver, comment euh, adapter leur passion à la révélation. Comme ça, ils se mettent à écouter de la musique, ils regardent des films, ils vont dans des lieux interdits... une situation interdite, du travail qui est interdit, tout ça, en trouvant, c'est en rejoindre. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Alors, le oui, mais, c'est un problème, ça. Oui, mais, c'est un gros problème. Quand il n'est pas passé à sa place. Il a dit, « Cherche le kalimâtre, « La yomine l'ouhadoukoum, ma illa yahsoul laou al-imane kamil wadjim. » Donc, il n'y aura pas une fois vraiment parfaite. Et on, on explique que le hadith, à la base, il est faible. Donc, euh, on ne peut pas vraiment tirer un jugement par rapport à, à, à ce hadith-là. صلى الله عليه وسلم ses passions passions avec avec ஜிப وَاَتِكَا عَدَوْ تَبِعَةً لِمَاجَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَةُ وَسَلَمَ Dans ce hadith, c'est la forme que l'un sain ne trouvera pas la foi complète et obligatoire à avoir tant que ses paroles, ses actes et sa croyance ne seront pas sur le suivi de la sunnah. أَلْفَوَاِدْ نَقْسِ إِمَن مَنْ خَالَفَتْ مَحَبَّتُوا مَا حَبَ اللَّهُ وَرَسُولُ Cela montre la faible foi de celui dont l'amour contradit ce que Allah aime en ses messagers <beams> Ali salat wa salam ça n'interdit pas le <doohehe> jugement बगैर منزل الله qui ne peut pas juger avec ce que autre a, que ce que Allah a, a fait descend ça est bon tout l'amal dيني لا يتفق مع الشره tout acte religieux اذا توكيل ليس باخضمتك لا religion يعني شرط ثاني متابعه رابعه تماما متابعه من تمام الايمان Vous voyez, un suivi parfait revient à une foi parfaite, on va dire complète. Un suivi complet revient à une foi complète. M'unassabat al-hadith, il-bem. Aïssou d'al-hadith, il vient pour montrer qu'il n'est pas permis de juger par autre que la législation de l'islam. M'unassabat al-hadith, il-tawheed. Aïssou d'al-hadith, il vient pour montrer qu'il n'est pas permis de juger par autre que la législation de l'islam. ما جاء بي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك المنافين إشارتين المنازمتين وكذلك qui n'est pas permis de juger avec autre que la sunna car cela se pose aux deux attestations قال الشعبي يعطابي رحمة الله تعالى كان بنا رجولين من المنافقين ورجولين من الياهود خصومة وقال الياهودين نتحاكى من المحمدين عرف أنه لا يخوذ الهرشوة قال المنافق اتحاكموا الى اليهود لعلمي انهم ياخذون رشوه فاتفقوا على ان ياتي اياك كهنا من جهينه فتحاكموا اليه فنازلت علم ترائي الذين يزعمونه الايه وكذلك في دوله امام بين المنافقين امام اليهود اللي كانوا في صراع دونك اليهودي قال دياه اون فاير جوجي محمد في الاثر تاعك محمد ما ياخذش له قدام اللايت ايتاب دي جوست والمنافق قال دي « Viens, on va voir un Yahudi. » Car il savait que le Yahudi, il allait accepter le pot de vin. Et l'autre Yahudi savait également, il n'y a pas volé. D'accord Donc ils ont fait quoi Ils ont mis d'accord pour aller voir un de vin. Et de là, il est descendu le verset, dans le sens où il a dit, « N'as-tu pas vu ce qu'ils prétendent ?»« Croire en ce qui est descendu en toi, hein ?»« Ce qui est descendu auparavant. »« Et ils veulent juger par le tarot. »« Voilà. » وكل شعبي ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابي احتاج الى سند المنافقين والنفاق ومن اثر الاسلام وافتن الكفر الرشوه الوصول الى حاجه بالمصانعه رشوه سي كومون دي لو بوت دو دوني او faire un acte permettre d'obtenir une chose qui te revient pas ا ما سي بوبتينيون شوز كي تو روفيا ou te sortir d'une situation difficile, où tu es lésé, tu as le droit. Parce que des fois, tu as des gens qui te disent « Ouais, tu veux un papier à la mairie, par exemple, tu te dis, tu donnes un billet, ça t'aura rien. » Là, lui, tu le donnes. Mais le péché, ça ne va pas pour toi. D'accord Ou tu es vers la frontière, tu as des trucs avec toi qui sont permis. Et le douani te dit « Là, ça, c'est que tu lui donnes un petit billet. Tu » Là, Tu le donnes. Parce qu'à la base, ce que tu es avec toi, tu peux le prendre. C'est lui qui n'a pas voulu. D'accord وكذا الشهر الاجمالي يخبرنا الشعب يرحمه الله تعالى في هذا الاثر ان رجلا من المنافقين ورجلا من اليهود قد حصل بينهما نزاع وطلب اليهودي التحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه بزحاته وعدله وابتعاده عن كذاره الرشوه وثناتها وام المنافق وكنت ترى بالتحاكم من اليهود لعلمي ان اليهودي ياخذون رشوه وانه يريد ان يرى يروشه فذا يقال يروشه هم فييسيروا لما يريد بالباطل ولهذا اتفق طرفان ان يترافعا الى كاهن من جهينه وانزل الله فضحتهم في كتابه الذي ينشر عارهم وخزيهم الى يوم القيامه الا الى دير et je dis que le hadar cite en à propos de Ramadan les foyed de notre prophète صلى الله عليه وسلم حيث يشهد له عدوه بنزاهته سلامة ميعاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى من خصومه تشهد له ساجستيس في سر نيته اليهودs savent qu'il allait être juste ثانيا تحريم الرشوه والقبضه ان تعذي من علامات النفاق تحاكم الى غير الاسلام ومن نسن من نفاقي le fait de les juger serait habité par honte que la religion d'Allah. Rabiyan, les sifat des Juifs, a pris la रिश्वत. Une sifat des Juifs, le fait de prendre le pot-de-vin. Munasabat al-a'far lil-bab, حيث يدل الاثار تحريم التحكم من غير شريعه الله. Ce harcam le reste démontre qu'il n'est pas permis de juger avec autre que la Sharia. Munasabat al-a'far lit-tawhid, حيث يدل الاثار على التكذيب ما ندعي الايمان بالله ورسوله والتحاكم التحاكم الى غيره مال لذلك مناف نشارتين المنازمتين بفثار ديمون سيكيتون افور لا فوا اون ران سوميساجي اي كيبون الي سيفير اربيتري تو اروز ك لا شريعه كاسلا سوبوز او دو دتستاسيون Après, l'auteur cite une autre raison de la défense diversée. قال وكيل نزلت في رجل رجلين، يمونك loyal. هذا رجلين. يختصم فقال احدهما يترافع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال اخر الى كاد من اشرف، ثم ترافع الى عمر وذكر له احدهما القصه، وقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، قال نعم فضربه بسيف Donc le verset est sorti pour une autre raison, une autre histoire. Les deux hommes, là parmi les muslimines, ont eu un conflit indifférent. L'un d'entre eux a dit, comme le yahoudi, on va voir Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. L'autre il a dit, non, on va voir Kaml al-Mashraf qui est un yahoudi. Donc je ne suis pas mis d'accord. Alors aujourd'hui on va aller voir Omar. C'est parti voir Omar. Et l'un des deux a cité l'histoire. Et Omar il a dit à l'autre qui a refusé devant Mohammed sallam est-ce que c'est vrai ça On a dit non. Et là Omar l'a frappé de son épée et l'a tué. Mais dire que ça m'a pas t'ajoute. L'histoire n'est pas authentique. Le chef a kelimat, "Taraf'a, eh ne tahakam." Deux hommes, un des Juifs et le second des hypocrites, ils s'appellent Bashir. Ça se fait pas normal là. en fait c'est pas des musulmans c'est un juif et l'autre c'est un ou l'Afrique donc c'est la même en fait que l'histoire que l'autre sauf que d'aller voir, voir un kairin c'est pas t'y voir en marre mais c'est étrange moi je me sens que c'était deux, deux musulmans enfin deux gens parentés à, à l'islam très vite كعب بن مشرف كعب ومن رمال يهود ورؤساءهم كما نجد في parmi les savants parmi les leaders des yahoud اشار النجماني يخبرنا الراوي لهذا الاثار ان قوله تعالى الم تر الذين يزعمون الايه قد نظرت في رجلين احدهما من اليهود والاخر من المنافقين وقد وقعت بينهما خصومه وطالب اليهود يترافع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفتي بتنزيه بنازهاته وعدالته ومعرفتي بالحق ولكن المنافق طلب ترافعه لكعب بن الاشراف اليهودي علمي ان اليهود ياخذون الرشوه وفي النهايه اتفقا ان يرتفع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن عمر لما تحقق من رفض المنافق او تحقق من رفض المنافق التحاكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قناي سيت تكون لي على سكوب ماشي étrange que il a c'était le beau Omar c'est connu pour être juste et strict en plus on ne sont comme j'ai dit l'histoire elle est pas authentique mais que le منافق il veut Omar pour juger ça c'est baïd ils arrivent en il nabi sallallahu alayhi wa sallam ni les gens qui sont proches de lui Aqid Aqid, c'est pas marcool tu vas aller voir Omar et c'est encore Omar, il va le dire au nabi sallallahu alayhi wa sallam et au pire, même s'il ne va pas le dire il va juger comme lui il ne prendra pas de l'échoir donc l'autre version des de sherbis, il était plus proche car le kahin en fait, à la base, il est neutre par rapport à eux mais là Omar, il est comme le nabi sallallahu alayhi wa sallam C'est étrange que le munafiq accepte de le voir. C'est en train de l'histoire, comme je l'ai dit. La fawaaid, le mordidat de l'Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, hessu shahida l'ahu, adu'hu, bin azahati. Comme tout le monde. Thaniyyan, la d'aïe, il est t'hakoum, il est gérikitab illaï, l'asnouta rasoullihi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, min alamataid munafiqin. Min zalika, da'wa il est s'il... إِلَيْسِنَ الْكَوَائِنَ الْوَدْعِيَةِ Je pense qu'il y a un error Donc le fait d'appeler à autre que lors des conflits ou du jugé par autre que la shadiah serait parmi les sins de munafiqin Comme par exemple vouloir juger arbitraux entre nous par les règles, les lois pénales des hommes. Par exemple, deux moustilles ils ont un conflit, ils ont un... Dit, un un divergent et au lieu d'appeler un savant ou quelqu'un de science pour savoir ce collège de l'islam ils vont aller voir dans le... chez les lois des koufars c'est comment pour on régler on va dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ça maintenant si on a un des deux par exemple ils sont en France Il y a un problème entre deux et l'un des deux refuse de se soumettre au jugement d'Allah Azza wa Jall et qu'il a que le droit de l'autre. Alors, il est pas mis à l'autre, le sagardelo du pays pour récupérer son droit, tant que c'est pas ça mène pas à haram. Ça doit il veut porter plainte au caza. Mais la première étape c'est d'abord digne. Après ce qu'on a, il refuse que ton droit était pas rendu, je suis pas une dette, tu as retourné argent, il y a pas de le rond ou je ne sais quoi d'autre. D'accord. Là seulement il t'est permis. Ou alors tu as un conflit avec quelqu'un affaire si tu veux par exemple pour t'affliger avec quelqu'un affaire مثلا quelqu'un peut écouter ce que Allah a dit toi tu plais ce mot là euh essayer de régler ton ton différent avec lui pas il au découfa toi que ça mène pas du haram est-ce que tu dirais woran comme ça céleste, il ne va pas rentrer dans leur truc, dans leur système là, tu ne parleras pas non plus. Ton droit sera arrangé. Tu le parles, tu parles. Unef du un niens ou unef de l'akhir. Ça, les sen, quand le manteau a'na fait l'ahkème de la salle, l'a fait et l'a fait. Que l'obligateur de tuer celui qui aura diffamé les règles du messagisme dans le salle de l'islam, et ça, Il faut voir c'est quoi le temps qui a été fait. La diffamation, c'est quoi le niveau Et ce, cette sentence n'est applicable que par les autorités muslimas. En pays d'islam, le gouverneur. D'accord. Ça, il est un wujoub. <inférieur> Elle est radha bil-illahi. Il est un tahakat maharimu. C'est l'un des gâteaux de se mettre encore pour Allah. Lorsque ces lois sont violés. Khamis al-jawaz ta'ghiir. Al-munkar bil-yad. Wal-nam yazin al-imam. qui lui permet de, de changer le blâmable par la main, même si le, le dirigeant ne l'a pas autorisé et ça il faut regarder les mains salaires et les mains farasides, il faut voir s'il n'y a pas plus grand mal derrière si tu as changé le mal par sa main certains disent que c'est que le gouverneur qui le fait c'est pas dans l'absolu, il y a des choses tu peux faire par ta main par exemple du gouverneur pour le faire situation, par exemple du gouverneur pour le faire, et des fois un arme il n'y a que lui qui peut le faire Il faut regarder après. C'est ton changement par la main. Autre que les gens sur toute autorité, comme ta femme, ton fils, ou tes proches, ou autre. D'accord Un truc, par exemple, dans la rue qui se passe. Si toi, tu agis, est-ce que cela ne va pas enjeter plus grand mal Il faut regarder. Sinon, il faut agir. Le hadith, il est clair. Man ra min koum un kara. Il faut lui dire, il faut lui dire, il faut lui dire, il faut lui dire, il faut lui dire, d'entre vous. Il n'a pas dit, il a dit, man. Il a dit, تطبيقه القواعد العموم الجنيرو الصحابه ولا يجب اجير على بعض في دائره في موقف يقول سادسا جواز تحذير من فعل شيء من المنكرات التي يغذر عليها بدون اذن الامام الا اذا كان ذلك سيؤدي لفرقه وَشِقَاقْ فَنُوْ يَحْرُوم بِدُونِ إِذْنِ إِذْنِ الْإِمَامِ qui est permis de punir celui qui aura fait une chose blâmable parmi les choses qui sont réprévencibles sans avoir la permission du gouverneur tant que cela n'amène pas à plus grand mal à ce moment-là, cela n'est pas permis مُنَسَبَتَ الْأَصَالِ الْبَامِ حيث الدل الاحاديث على تحريم التحاكم لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم تصح حديث بتولى الاثار لم يمكنه ان يحكم يستعبره او برضه غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد صوره صوره سننا بالتاكيد مناسبه الاثار التوحيد يجوز الحديث باصول التوحيد حيث حرم الاثار التحاكم لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ذلك منافي لشهرتين المتلامي متلازمتين متلازمتين عفوا زمان لو نعم وبهذا كملنا هذا الباب بخريب كو بونسجور دو ابوب اري فاوا ان تي بو سي فول لو حل دو tous ces organismes et toutes ces commissions de delegation qui sont, disons, représentent les musulmans dans les pays de Kofun. Ils sont tous à côté de la plaque. Car ils viennent pour juger avec autre que la Sharia. Et cela, à la base, ne l'a pas obligatoire. Il faut très bien dire « Je ne prends pas cette responsabilité, je n'en parle pas, pas là-dedans. » Alors que eux, tu les vois se battre pour être là-dedans, pour être présidents de ce organisme, ce genre le CFCM, ce genre-là, tu vois. Alors que le, les musulmans ne leur ont rien demandé. Voilà. Enfin, Les muslims les désavouent, la plupart d'entre eux les désavouent. Et tu les vois par le nom de l'islam, alors qu'ils disent n'importe quoi. Et tu es incité par les muslimines. Même les kouffars ne les aiment pas. Personne ne les aime en fait, ces gens-là. Je pense qu'ils aiment eux-mêmes. Allah a'alem. Tu vois. Donc voilà. Faïla oula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.